On commence aujourd'hui le cours numéro 2 dans l'explication de Kashf shubuhat avec le charme du cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah. Et euh, donc au dernier cours, on avait terminé et comme j'expliquais que euh, yani euh, à la fin de chaque cours, donc à la fin de chaque cours, il y a eu des questions et des réponses, qui ont été questions qui ont été posées au cheikh et il répond à ces questions. Euh, de la part de ses élèves. Donc nous, euh, on va les lire. Euh, nous aussi, inshaAllah, pour profiter de ces questions et de ces réponses-là. Euh, toutefois, ce sera en particulier, euh, ce sera en particulier, on va les lire euh, parfois à la fin des cours, parfois au début, parfois aux deux. Donc on va voir, et puis on va se limiter, inshaAllah, aux questions les plus les plus importantes. InshaAllah. يأنكر كاتبوزي أو شيخ أحسن الله إليكم بعض الذين يشجعون الكرة يقول إذا فاز الفريق الفلاني ذبيحتكم علي فهل هذا يجوز؟ فهل يجوز هذا؟ الجواب ما يصلح هذا لا بالدراهم ولا بالذبائح وما ما يجوز هذا هذا من الجعل المجهول القمار. فلا يجوز أن يأكلوا أن يأكل من الذبيحة التي ذبحت لهم لأن هذا من القمار قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه نعم الشيخ الزي الميسر, الميسر هو القمار وليس شيء donc euh, le chef on lui a posé la question il dit que parfois euh, certains certaines personnes veulent encourager des équipes de foot des équipes de football et euh, yanie qu'est ce qu'ils font ils disent que si telle équipe gagne eh bien je vais euh, yani, c'est moi qui va payer le, le mouton, ou bien l'animal qu'on va sacrifier. C'est moi qui se charge de payer le, le sacrifice. Donc, en voulant dire que si euh, telle équipe gagne, c'est moi qui paye pour le sacrifice. Et euh, donc, est-ce que ça c'est permis et le chef, il a répondu, il a dit, ça c'est pas permis, et ça c'est pas correct, euh, on ne peut pas euh, le faire ni avec de l'argent, ni avec des sacrifices. Ça, ce pas permis. Ça fait partie des prix qu'on donne pour quelque chose d'inconnu. Des prix qu'on donne pour quelque chose d'inconnu, comme les jeux de hasard. Et donc, on n'a pas le droit de manger de ce sacrifice-là ou de cet animal-là qui a été égorgé pour ça. Parce que ça rentre dans les jeux de hasard. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 90 dans le surat al-Ma'idah, hein, Ô oh, vous qui avez cru, le, le vin, les jeux de hasard, les pieds dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination œuvre du diable. Donc, c'est les choses qui sont interdites. Et Al-Maysir, qui est mentionné dans ce verset, c'est en réalité les jeux de hasard, Al-Qimar, et on n'a pas le droit de mettre un prix ou de remettre un prix pour une euh, compétition ou pour une course, excepté pour trois cas ou trois exemples, c'est les courses de chameau, les courses de cheval et les compétitions de tir. Mais en dehors de ça, c'est pas permis. Hein. Et la raison pourquoi ces trois cas-là sont permis, c'est par rapport au euh, au fait que c'est relié au jihad. Hein, et à la, à la, à, au fait de se pratiquer par rapport au tir et au cheval et au au euh, chameau. Et euh, les ils ont expliqué que c'est par rapport à Euh, aux moyens qui sont présents ou qu'on possède. Si aujourd'hui euh, on utilise euh, par exemple autre chose que ces moyens-là pour le, le djihad, Et eh bien on, yani, selon les, les, les moyens qu'on utilise pour se pratiquer dans ces choses-là. Euh, une autre question qui a été posée, euh, il dit certaines personnes, il dit يحبون هذه الأفعال أكثر من حبهم لله الجواب حب العبادة أما حب الزوجة أو حب المال أثر من حب الله هذه معصية من المعصي ولكن الحب الذي يقتضي عدم وجود محبة لله هذا كفر أكبر صلى الله العافية فأصل الحب لا بد منه ولكن حب الله يكون أكمل من كل شيء Dokonalý. Takže jsme se qu'ils font tomber dans le shirk hein, euh, et qui, euh, par exemple ils disent qu'ils aiment certaines choses, certaines actions euh, plus que leur amour pour Allah la réponse c'est que le shirk dit ça c'est l'amour d'adoration en ce qui concerne l'amour qu'on a pour son épouse l'amour pour les biens euh, plus que l'amour qu'on a pour Allah c'est un péché parmi les péchés Hein? Mais l'amour qui implique qu'on n'a plus d'amour du tout pour Allah, subhanahu wa ça c'est une forme de couf majeur. Donc euh, à la base, l'amour, il y il, en il, a, c'est quelque chose qui est nécessaire. Il faut absolument l'avoir. Euh, mais l'amour d'Allah, elle doit être plus parfaite que tout autre amour. Et l'amour du messager, wa sallam, elle doit être plus complète et plus parfaite que... Toute autre chose également, et ça, ça fait partie de la perfection de la foi qui est obligatoire. Hein? Et euh, le croyant, donc, il doit faire en sorte que Allah et Son Messager soient plus aimés pour lui que toute autre chose en dehors. Hein? Et ça, c'est qu'est-ce qui est qui fait partie de la perfection du tawhid. Une autre question. Man, man, من فرط حبه لشيخه يقدم كلامه على كلام الله عز وجل الجواب هذا هذا ذلك مقدم على كلام الله هذا كفر ذلك الله pose يعني exagère tellement dans son amour pour son cher qu'il fait passer la parole de son cher devant la parole d'Allah. Donc, le cher, il répond, il dit, ça c'est un péché. Il essaie de suivre aveuglément quelqu'un. C'est une forme de taqlid arma. Suivi aveugle. Et ça, euh, s'il si le rend halal, et il pense que la parole de son cher a précédent sur la parole d'Allah, alors ça c'est une forme de couf majeur et ça, c est, c est, c est, c est le rein halal en ensuite il pose la question au cheikh euh, les hommes pieux في زمن نوح قبله كانوا في في ولكنها موجوزه في زمانه ثم بقيت في الناس يعني il pose la question cheikh est-ce que les hommes pieux comme wad soit comme c'est mentionné dans l'histoire de noeh alayhi salam est-ce qu'ils étaient à l'époque de noeh ou bien avant l'époque de Nour? et le cheikh il répond il dit ils étaient à l'époque de noeh et il pose la question pourquoi est-ce qu'ils étaient vivants Le chef répond, il dit, ils étaient à l'époque de Noé et leur présence était avant Noé, Mais elles étaient présentes à l'époque de Noé, puis elles sont restées parmi les gens par la suite. Euh, ensuite, une autre question qui a été euh, posée. Est-ce qu'il y a euh, un hadith qui mentionne qu'elles seront adorées euh, euh, de façon spécifique euh, Elles vont redevenir... Ad, elles vont euh, être encore adorées par la suite, c'est-à-dire leur adoration va être euh, encore euh, spécifique, c'est-à-dire elles vont revenir, ces, ces, ces idoles-là et ces hommes pieux là, de façon spécifique, les gens vont les adorer encore par la suite, et euh, la réponse du Sheikh. Euh, la question Halhunaqa Hadith al Jawab Yakfi Hadith يكفي حديث في الصحيحين. لا تقوم الساعة حتى يقال في في الأرض الله الله وحتى حتى يعم الشرك. وهي يعني وسواع وهي لها إن وجدت يعني تطبق تطبق البلاد على الشرك. تطبق البلاد على الشرك. نسأل الله العافية. بعدما ينزع الإيمان Min قلوب الناس فإن الله يرسل تقبض المؤمنين de ces de, de, de, de, Et le cheikh il répond il dit le hadith dans al-bukhari est monsieur mais suffisant à ce sujet celui qui dit que l'heure du jugement ne viendra pas tant que on ne dira plus sur terre euh, Allah Allah et tant que euh, tant que yani, jusqu'à ce que le shirk devienne généralisé donc l'heure du jugement le il dit c'est à dire que wa ou d'autres également et d'autres également qui vont être adorés c'est-à-dire yani, euh, que le chèque va être partout dans le pays hein, après, que les, après que la foi sera enlevée des cœurs hein, des cœurs des gens Allah subhanahu wa va faire venir un vent, un bon vent qui va euh, enlever l'âme des croyants et il ne restera plus que des couffards sur terre et c'est à ce moment-là que le jugement va être établi ibn abdul wahhab rahimahullah il ti ala suite que qu'on a expliqué la dernière fois fa idha tahaqaqta annahum mukarrun wa annahu lam da'ahum rasulullah alayhi wa sallam يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا أو يدعو رجلا صالحا مثل الله أو نبيا مثل عيس مثل عيسى وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى وله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وتحقق فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كله لله وجميع أنواع العبادة كلها لله وعرفت أن اقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة والأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل لديمائهم وأموالهم وعرفت حين عرفت حين التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأباء عن به المشركون الشيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجي Donc lorsque tu as réalisé qu'ils euh, qu avaient affirmé cela, c'est-à-dire que les Moucherikouna à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient affirmé hein, que Allah c'est lui le seul qui a, qui a tout créé et qui est le maître de tout et qui fait vivre et qui fait mourir et qui est le seul qui donne la subsistance et ainsi de suite. Donc ils avaient, ils avaient affirmé ar rububiyyah et cela ne les avait pas fait rentrer dans le tawhid auquel avait appelé le message d'Allah sallallahu alayhi wa c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration. Donc, et tu as su également de ce fait, tu sais que le tawhid que les mouchirikoun ont nié, c'est le tawhid dans l'adoration que les mouchirikoun à notre époque appellent à hein? comme euh, à l'époque, ils invoquaient Allah subhanahu à la jour et nuit. Les mouchirikoun invoquaient Allah spr. à la jour et nuit. Et parmi eux, il y en a qui invoquaient les anges hein, À cause de leur piété, à cause de leur vertu À cause du fait qu'ils sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala Pour qu'ils puissent intercéder pour eux Ou ils invoquaient un homme pieux comme Allat Ou bien ils invoquaient un prophète comme Isa hein. Donc ça c'est des exemples de shirk que les gens faisaient il prenait ces êtres pieux et ces prophètes comme des intermédiaires entre eux et Allah, même que les anges. Donc lorsque tu as su ça, hein, tu as su que le messager d'Allah alayhi wa sallam, les a tous combattus à cause de ce shirk, à cause de ce shirk qu'ils ont fait, et le fait que hein, et, et donc et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les a tous combattus à cause de ce shirk et il les a appelés à avouer un culte un exclusif pour Allah seul comme Allah subhanahu wa ta'ala verset 18 wa fala les mosquées sont à Allah alors n'invoquez personne avec Allah et le verset 14 al dans Allah c'est à lui qu'est l'appel de vérité c'est à lui qu'est l'appel de vérité Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui Ne peuvent leur répondre En rien Ne peuvent leur répondre en quoi que ce soit Et lorsque tu as réalisé Tu réalises que Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Donc a combattu les mouchlikoun Pour que le dua soit Entièrement pour Allah seul Et que le vœu pieux soit entièrement pour Allah seul Et que Le sacrifice soit uniquement pour Allah seul Et entièrement pour Allah Et que l'appel au secours soit uniquement pour Allah Et que toutes les différentes formes d'adoration soient uniquement pour Allah subhanahu wa Et tu as su donc Que le fait d'accepter de, de, de, Et de déclarer la, Le tawhid dans la souveraineté Et la seigneurie, hein, De croire en l'unicité d'Allah Dans ar rububiyyah tu as su que ça, ça ne les a pas fait rentrer Dans l'islam, ils ne sont pas devenus musulmans à cause du fait qu'ils ont approuvé Ou accepté ce tawhid là Hein Parce que hein, Ils ont, ils se sont tournés Vers les anges, parce qu'ils se sont Tournés vers les prophètes ou Les hommes pieux, et les saints et, et ils cherchent leur intercession Et ils se rapprochent hein, à Allah subhanahu wa ta'ala De cette façon là, et par ces moyens là Hein, et C'est à cause de ça donc que leur sein et leur bien a été rendu licite C'est ça qui a rendu leur sein et leur bien licite hein? Du fait qu'ils reconnaissent que Allah c'est le créateur C'est lui le seul maître Mais en même temps ils prennent des intermédiaires Entre eux et Allah Parmi les anges, parmi les prophètes, parmi les saints Et ils veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala Par ces êtres-là Et c'est ça qui a rendu... Hein, leur sang et leur bien halal. Hein donc, donc ça c'est pour dire que c'est ça leur shirk, c'était ça leur shirk en réalité. Et euh, tu sais donc que à ce moment-là, le tawhid auquel les, les, les messagers ont appelé et que les Mouchrikoun ont refusé d'accepter, c'est le tawhid dans l'adoration. C'est ça le tawhid auquel les messagers ont appelé et c'est ça que les هو رفض لدعاءت في الاوقه وهذا هو معنى قولك لا اله الا الله فان الاله عندهم هو الذي يقصد لاجل هذه الامور سواء كان ملكا او نبيا او وليا او شجره او قبرا او جنيا لم يريدوا ان الاله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده. كما أنا قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشكون في زماننا بلفظ السيد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات هو إفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون يعرفون ذلك فالعجب من من يدعي ومن من يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل Donc, donc le sheikh, il explique il dit Que sa ce tawhid, c'est dire le tawhid dans l'adoration c'est la signification de ta parole lorsque tu dis rien ne mérite d'être adoré excepté Allah c'est à dire la ma'buda bihaqqin ila", la ilaha allah donc le sheikh, il dit parce que al pour les Quand ils entendaient le terme ilah Pour eux, c'est les choses, choses qu'ils recherchaient Parmi les intermédiaires qu'ils prenaient entre eux et Allah C'était ça les divinités C'était ça les ilah pour eux, les alihah Comme, euh, Peu importe, peu importe qu'est-ce que pouvait être cette ilah Peu importe que ce soit un ange, ou un prophète Ou un saint, ou un arbre, ou une tombe, ou un djinn Hein peu importe la chose Peu importe que ce soit un être humain Ou un animal Ou une chose hein Eux ils ne voulaient pas dire par Al-Ilah Ils ne al voulaient pas dire le créateur Celui qui donne la subsistance Le pourvoyeur hein Ils savaient très bien que ces choses là Qu'ils prenaient en dehors d'Allah comme, comme objet d'adoration Ou comme intermédiaire entre eux et Allah Ils savaient très bien qu'ils n'avaient rien créé que ce pas eux qui dirigeaient et qui géraient l'univers et qui contrôlaient le monde. Ils savaient que ces choses-là sont elles-mêmes créées, hein? mais ils les adoraient en dehors d'Allah, en les prenant comme intermédiaire entre eux et Allah. Hein? Donc ils savaient que le créateur, celui qui donne la subsistance et qui gère toute chose, que c'est uniquement Allah, lui seul, comme on l'a expliqué déjà. Hein? Et donc, pour eux, ils voulaient uniquement dire par Al-Ilah, qu'est-ce que les Moucherikos, à notre époque, veulent dire par ce terme, Sayyid. Aujourd'hui, tu entends les gens aujourd'hui qui se disent musulmans et qui adorent les tombes et les morts et les saints. Ils disent, on va prier le Sayyid. On va demander au Sayyid, c'est-à-dire le Saint ou le Wali. Hein donc, le prophète, salam salam, est venu au Moshé à l'époque pour les appeler à la parole du Tawhid, à la phrase du Tawhid qui est de dire La ilaha illallah, c'est-à-dire ce qui signifie rien ne, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et euh, qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut dire par cette parole Ce n'est pas uniquement de la prononcer hein, et de dire cette parole avec la langue, mais Qu'est-ce qu'on veut de cette parole en réalité Et qu'est-ce qu'on veut dire par cette parole C'est sa signification et non pas seulement sa euh, prononciation. Et les koufars ignorants parmi les mouchékin à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils connaissaient l'intention et la signification de ce que voulait dire cette parole lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ces mots Ils savaient que ça impliquait de leur part Qu'ils doivent vouer à Allah subhanahu wa Un culte exclusif et pur Et qu'ils doivent renier Et rejeter tout ce qui est adoré En dehors d'Allah Et qu'ils doivent s'en désavouer hein? Parce que lorsqu'ils leur disaient Dites la ilaha illallah Dites rien ne mérite d'être adoré Excepté Allah Eux ils répondaient en disant al-alihata al Est-ce qu'il a fait de, de nos divinités Un Dieu unique Une divinité unique Cela est certes une chose étrange C'est le verset 5 sad. Sa Donc si tu as su ça Tu as su que les ignorants Parmi les kouffars à l'époque du prophète Les mushrikoun, Ils connaissaient la signification De la ilaha illallah. Alors dans ce cas là tu dois t'étonner De celui aujourd'hui qui prétend être musulman et appartenir à l'islam et qui ne connaît même pas la, la vraie explication de cette parole de la ilah comme les kuffar de l'époque parmi les ignorants des, des kuffar de l'époque le connaissaient hein ils le connaissaient et ils refusaient de le, de le dire hein ils refusaient de dire la ilah parce qu'ils savaient ce que ça signifiait Hein Et euh, certains, ils pensent que, qu'est-ce qui est voulu de certains des Moucherikos en à notre époque aujourd'hui, ils pensent que qu'est-ce qu'on veut de cette parole, c'est uniquement la prononciation de cette parole, c'est-à-dire juste de prononcer ces mots-là, même si le cœur ne croit pas réellement en sa signification, hein puisque la preuve de ça, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit de leur part C'est qu'ils disent la ilaha Allah mais qu'ils font le contraire de ce que la ilaha Allah signifie. Par exemple, ils disent la ilaha Allah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Puis par la suite, ils s'en vont adorer des, euh, des saints, et des tombes, et des euh, anges, et des djinns et autres. En disant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le shaykh, il dit ensuite que la personne intelligente parmi eux, C'est celui qui pense que la ilaha signifie qu'il n'y a pas de créateur, excepté Allah, et, et qu'il n'y a personne qui donne le risque, excepté Allah, et qu'il n'y a personne qui gère quoi que ce soit dans l'univers, excepté Allah. Et le chef il dit, ça, bien entendu, ce n'est pas, pas la signification de la ilaha ilallah. Et donc, il n'y a rien de bon. En des, en des, en un homme que, il n'y a rien de bon en un homme que si on prend cet homme qui se dit musulman et les ignorants parmi les koufars à l'époque du prophète eh bien eux ils étaient plus savants que lui au sujet de la signification de la ilaha illallah donc il n'y a, a rien de bon dans cette personne C'est à dire que la personne aujourd'hui qui se dit musulmane qui dit qu'elle est musulmane et qu'elle dit la ilaha illallah, mais elle connaît elle connaît moins la signification de la ilaha que les koufa de quraysh. Elle connaît moins elle connaît, le, le, le koufa de le de quraish qui adorait les idoles, il comprenait mieux que lui la signification de la ilaha Donc il n'y a rien de bon dans cette personne. Hein? C'est ça que le cheikh nous dit ici. Ensuite, le cheikh le Abdul Aziz ibn Baz, il explique maintenant la signification de ce que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a expliqué dans cette, dans, cette dans ce passage. Il dit euh, Il من أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه ينزل المطر وأنه على كل شيء قدير فيما يتصرف فيه سبحانه وتعالى ولكنهم ينكرون توحيد الإلهية وتخصيص الله بالعبادة ويرون أنه لا مانع من التعلق على الصالحين تلات أو على الأنبياء عيسى أو على ذيلهم من الأشجار والأحجار لطلب البركة وطلب الشفاعة كما فعلوا مع العزى ومنات واللات ومع عيسى وأمه, و... وأمه ومع عيسى وأمه إلى غير ذلك ومع الملائكة هم يرون أن التعلق بهؤلاء وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم والنظر لهم والذبح لهم أنها لا بأس به، وأن هذا لا يجوز منعهم منه، ولهذا أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قالوا قالوا له لما قال لهم قلوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لا شيء أجانب. قالوا أإن على ذلك آلهتنا لشعر مجنون. نشاع المجنون بل جاب الحق وصدق المرسلين هم لا ينكرون عليه دعواه أن الله ربهم وخالقهم ورزقهم ومنزل المطار ومجري الشمس والقمر يعرفون هذا ولكن أنكروا عليه لما دعاهم إلى توحيد الله والإخلاص له وترك النذر لغير الله والذبح لغير الله ونحو ذلك مما كانوا يفعلونه ويرون أن النذر لغير الله والدعاء لغير الله وطلب الشفاعة من الملائكة ومن الأنبياء أن هذا لا وأن هذا من باب التوجه بهم والتقرب بهم وهؤلاء شفعاءنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفا ما قصدنا أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون لا نحن نعرف أن هذا لله، ولكنهم يعتقدون أنهم يقربونهم إلى الله. هذا الذي قاله المشركون الأولون، وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يقوله المتأخرون. وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يقوله المتأخرون. لو شيخ الغيب الكلاخي في كسل شيخ محمد صلى الله عليه وسلم أدي Donc le cheikh Abdul ibn Baz, il explique qu'est-ce que le chef Muhammad ibn Abdul Wahhab a expliqué dans ce, ce passage et il dit lorsque tu as réalisé donc que tu as tu as compris euh, yani ce qui a précédé, ce qu'on a dit précédemment? Et eh bien euh, tu, tu, tu as compris ce que l'auteur a dit le chef Muhammad ibn Abdul Wahhab, que les mushrikoun euh il Ils affirmaient Que Allah subhanahu wa ta'ala C'est lui le créateur C'est lui qui donne le risque Que c'est lui qui gère toutes choses Qui contrôle tout dans l'univers Et que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir hein? Les Ils affirmaient ça aussi hein? Ils affirmaient tout ça Et ils affirmaient qu'Allah a le pouvoir sur toutes choses Et que c'est lui qui fait tomber la pluie Et que c'est lui qui gère tout dans l'univers Et qui a le contrôle sur tout Et que c'est lui qui Hein Celui est lui qui euh fait tomber la pluie Et ainsi de suite Donc il, Les Mouchrikouns, ils ne niaient pas ça Ils ne niaient pas ça Mais ils niaient Tawshid al-ibada Tawshid al Ils il le fait de rendre l'adoration Exclusivement pour Allah seul Et ils considéraient que Le fait de s'accrocher aux hommes pieux Comme Allah Ou bien aux prophètes comme Issa alayhi salam, ou d'autres parmi les créatures et les choses comme les arbres et les pierres Et de, le, de rechercher de, de, de ces choses-là la baraka, la bénédiction, ou l'intercession, de leur demander l'intercession Ils considéraient qu'il n'y avait aucun mal là et qu'il n'y a rien qui empêchait de, de le faire Et euh, de même qu'ils euh, faisaient la même chose avec Al-Uzza et avec Manat Et al qui était le nom de trois de leurs idoles, Al-Uzza, Manat et Al-Lat, étaient trois de leurs plus grosses idoles. Hein? Et de même qu'il le faisaient aussi avec Isa et avec sa mère et avec d'autres également parmi les prophètes et les hommes pieux et les saints. Et de même qu'il le faisaient aussi avec les anges. Hein? Et il considérait que le fait de s'accrocher à ces êtres pieux-là en leur demandant l'intercession. Euh, et en cherchant à les appeler au secours lorsqu'ils avaient des moments de détresse ou de, de danger, hein, et de leur faire des vœux pieux et de leur sacrifier des animaux, ils croyaient que ça, n'avait n'y avait aucun problème de le faire, hein, et que ça ne venait pas en contradiction avec le, la foi. Hein, ils pensaient que c'était quelque chose qui était correct, hein, et qu'ils pensaient que ce n'était pas permis de les empêcher de faire ça. Et c'est pour ça que le prophète a condamné ce qu'ils ont fait et a dénoncé ce qu'ils ont fait. Et euh, ils ont dit au prophète sallam, lorsque le prophète sallam leur a dit, dites la ilaha illallah, c'est-à-dire dites que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ils ont répondu en disant, est-ce qu'il a fait de nos divinités Est-ce qu'il a fait des divinités une divinité unique Cela est certes une chose étonnante. Et lorsqu'il lorsqu'il leur a dit dites la ilaha illa Allah, ils ont dit parce que le verset qui le cheikh il mentionne le verset 36 et 37 dans sourate Safat, ça dit innahum idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna illa la tariku alhatana li sha' alhatana li sha'r majnun a lešej, on vysvětluje, že říká, že když se jim řeklo, že mají říct, že il explique il dit říct, že il říct, že mají říct, že mají říct, že mají říct, že mají říct, il mají říct, že mají říct, že mají říct, že mají říct, že mají říct, že mají říct, že mají říct, že mají říct, il a říct, že mají říct, On dit les messagers Donc euh, le shaykh il dit ensuite Et eux euh, Donc euh, le shaykh explique Que les mouchrikoun Ils ne niaient pas hein, Ils ne rejetaient pas le, la, la, la parole Du prophète Mohammed Lorsqu'il les appelait à dire ou Lorsqu'il les appelait à croire Que Allah C'est leur Seigneur Et que c'est leur créateur et que c'est celui qui leur donne la subsistance, et que c'est lui qui fait tomber la pluie, et qui contrôle le soleil et la lune. Ils savaient ça déjà, ils étaient déjà convaincus de ça. Ce n'était pas ça le problème qu'ils avaient. Hein Beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils pensent, lorsqu'on leur parle du tawhid, ils pensent que c'est juste de, de reconnaître l'existence de Dieu, et d'appeler les hommes à reconnaître que Dieu existe. Comme si tout le monde sont des athées. Eh ben les, les, les mouchilikons à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce pas des athées. Ils croyaient en l'existence de Dieu. Ils croyaient que Allah wa sallam, c'est lui, le Tout-Puissant, le Créateur, le pourvoyeur celui qui donne la subsistance, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir, celui qui contrôle tout dans l'univers et qu'il est le seul à faire ça. Donc, ils reconnaissaient tout ça. Ce n'était pas ça le conflit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait avec eux. Mais le problème qu'il avait avec eux... C'est qu'ils euh, niaient et qu'ils refusaient l'appel au tawhid d'Allah dans l'adoration Et dans le fait de vouer à Allah une adoration pure et un culte pur Et euh, il, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait à abandonner le fait de faire des vœux pour autre que Allah Et de faire des sacrifices pour autre que Allah Eux ils refusaient ça et ils rejetaient ça Ils ne voulaient pas hein, purifier leur adoration Pour Allah seul hein, Et ainsi de suite C'est comme si tu dis à un chrétien aujourd'hui Cesse d'adorer Jésus Cesse d'adorer Marie Cesse d'adorer les saints Arrête de prier à des images Arrête de prier devant des statues Arrête de prier devant des, des, euh, des, des, des, des saints Ou des sculptures Ou des autres choses de ce genre Prie seulement à Allah Et prosterne toi seulement à Allah Hein et incline-toi uniquement devant Allah, ta'ala, Laisse tomber tout le reste. Hein Ils refusent. Ils refusent. Ils veulent absolument donner à Allah, ta'ala des associés et des partenaires. Et bien, les musulmans à l'époque c'était la même chose. Ils voulaient absolument prendre des intermédiaires entre eux et Allah. Et la même chose avec les mushri aujourd'hui à notre époque. Quand on les appelle à adorer Allah seul et à laisser tomber les tombes, à laisser tomber les morts, à laisser tomber les saints, à laisser tomber les hommes pieux, eh bien, ils se mettent en colère, et ils s'enflent d'orgueil et ils refusent d'abandonner ou de cesser de les adorer en dehors d'Allah. Donc c'est exactement la même chose hein Il refuse De cesser D'adorer Et de prendre comme intermédiaire Entre eux et Allah Des créatures hein Et c'est ça ce qu'il faisait Donc il considéraient que le fait De faire des vœux pour autre que Allah De faire des douas D'invoquer autre que Allah Et de demander l'intercession Pour autre que Allah Hein, parmi, les, parmi les, de demander l'intercession des anges, l'intercession des prophètes, hein, il considérait que ça ce n'est pas quelque chose qui nuit, et que c'est quelque chose qui fait partie de se diriger et de s'orienter vers ces euh, y vers Allah par ces créatures là et de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par ces créatures là. Comme Allah mentionne dans le Coran à leur sujet, il disait ceux sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Et il disait Ils ne font que on ne fait que les adorer pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Donc ça c'est euh, Qu'est-ce qu'il disait comme explication Pour leur shirk C'est-à-dire disaient disait C'est-à-dire en voulant dire Nous on ne considère pas que c'est eux qui ont créé Que c'est eux qui donnent le risque Que c'est eux qui contrôlent Non, nous on sait que c'est Allah seul Qui crée, qui donne le risque Qui, qui contrôle l'univers Mais nous on croit Qu'ils sont des êtres Qui peuvent hein, nous rapprocher Allah subhanahu wa ta'ala, nous aider à nous rapprocher d'Allah et c'est exactement ce que disaient les premiers parmi les Mouchrikoun et c'est ça que le prophète avait condamné à leur sujet et critiqué de leur part et c'est ce que disent aujourd'hui les Mouchrikoun qui sont venus après les premiers ceux qui suivent leur exemple aujourd'hui, qui adorent les tombes, qui adorent les saints, qui adorent les morts et qui disent que c'est juste pour se rapprocher d'Allah Parce que c'est des gens qui sont proches de Dieu Qui sont pieux Donc ils les prennent comme des intermédiaires Entre eux et Allah hein Et tous les mouches sur la terre La plupart d'entre eux c'est la même chose hein Quand vous preniez par exemple Les chrétiens hein, qui prient des saints Ils disent nous on les adore seulement Pour se rapprocher plus d'Allah Parce que ce sont des gens pieux Ils peuvent faire entendre nos prières à Allah hein La même chose Et chez les juifs il y a la même chose aussi Ils prient à des saints Et ils se rapprochent là par l'intermédiaire des hommes pieux et des saints. Et ils, ils affichent leurs leur photos sur les murs et ainsi de suite. Et vous trouvez la même chose chez les, les hindous. Ils ont des statues, des images, des idoles, des choses qu'ils prient en dehors d'Allah, qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et ils disent nous, on fait seulement. Euh, On prend seulement ces créatures là comme des intermédiaires pour se concentrer dans notre prière. Hein, quand on adore, euh, quand on prie, on prie devant ces statues, devant ces idoles, c'est pour nous aider à nous concentrer, c'est pour et euh, à canaliser notre énergie par l'intermédiaire de ces statues là pour aller vers Dieu ou ainsi de suite. Hein. Ou bien la même chose chez les bouddhistes, quand ils se prosternent devant une statue de Bouddha ou autre, ils vont dire la même chose, ils vont dire nous on n'adore pas cette statue-là, on sait que cette statue-là elle ne peut rien créer, on sait que cette statue-là c'est nous-mêmes qui l'avons fabriquée qu'elle peut pas se créer elle-même. Et les hindous, ils disent la même chose. Ils disent, on ne croit pas que c'est cette statue-là qui a créé les cieux et la terre, ou qu'elle peut créer quoi que ce soit, même elle ne peut pas se créer elle-même. Nous, on prend ça comme juste comme hein, un intermédiaire entre nous et Dieu, qui représente un homme pur, qui représente un saint, qui représente un ange, ou qui représente un être hein, qui a fait des grandes choses, et on se rapproche Hein, de Dieu en passant par cet intermédiaire-là. Donc c'est ça leur cherche. Et le chef dit, hein, en, en, en parlant de ça, il dit c'était ça leur, le cherche des anciens et c'est ça le cherche de ceux qui sont venus par la suite. Hein, quand ils s'accrochent aux morts, quand ils cherchent à à passer par les morts, par les prophètes, par les hommes pieux ils disent nous on veut seul ils disent ça nous on veut seulement leur intercession Le il, il dit ils <coughs> disent <coughs> <coughs> وينفعون عند الله هذا الذي قاله هؤلاء ال... هؤلاء هو الذي قاله الأولون ولكن الأولين أخف منهم شركا وأخف من... منهم لأن الأولين في حال الرخاء يشركون وفي حال الشدائد يخلصون لله العبادة أما هؤلاء المتأخرين شركهم دائم في الرخاء والشد مع الصالحين ومع غيرهم. فالواجب أن يكون عندهم تمييز لهذا الأمر وأن دين المشركين غير دين المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى توحيد الله إلى طاعة الله إلى ترك الشرك بالله سبحانه وتعالى يدعوهم إلى ترك المعاصي. فهم قابلوا هذه الدعوة بالصدود والمعدار والخصومة وقاتلوا على هذا يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب كل هذا دفاعا عن دينهم الباطل وعن تعلقهم على غير الله وشركهم بالله سبحانه وتعالى ولكن الله أيد نبيه ونصر ونصره عليهم حتى فتح عليه مكة عنوة ودخلوا في دين الله أفواجا فجميع ما يتعلق بالدعوة يدل على هذا المعنى، يدل على معنى هذا أن المدعو إذا كان يتعلق بالأموات أو بالكواكب أو كذا، أو كذا هذا, هذا الذي يدعى ويبين له. وأما كونه يشرك الربوبية، يشرك الربوبية هذا شرك زائد. يكون أكثر من الأولين إذا زعم أن شيخه يتصرف في الكون ويدبر الأمور صار شركه أكبر من شرك أبي جهل وأشباهه فالأولون عرفوا التوحيد لله من جهة الربوبية والخلق والرزق والتدبير وأشركوا بالله في الإلهية والعبادة في في الخوف والرخاء في في الخوف والرجع والصوم والصلاة والذبح والنذر ونحو ذلك أما هؤلاء المتأخرون شركهم دائم في الرخاء والشدة مع الصالحين ومع غيرهم فصاروا أكثر شركا وشر من هؤلاء من الأولين بسبب تساهلهم وعنادهم وعدم قبولهم النصح ومن شركهم في الرخاء والشدة فينبغي للمؤمن أن يتنبه لهذا وأن يعرف أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله أو بعضه أو بعضها هو صرف العبادة لغير الله او بعضها سواء كان الكافر يقر بتوحيد الله أو لا يقر مهما كانت حاله فإنه كافر ما دام يعبد غير الله ويستغيث بغير الله وينظر لغير الله ﷺ. Donc les shi'ites, ceux qui sont venus après parmi les gens aujourd'hui qui font le shirk, ils disent. Quand ils s'accrochent ou quand ils adorent les morts ou les prophètes ou les hommes pieux, ils disent Nous on veut uniquement leur intercession, hein, pour qu'ils intercèdent pour nous, parce qu'ils ont un statut élevé, parce qu'ils sont rapprochés de Dieu, parce que ce sont des hommes pieux. Et nous on les adore pour que pour hein, on, les a, on les adore pour qu'ils intercèdent en notre faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour qu'ils nous profitent auprès d'Allah Subhanahu wa Ça c'est ce qu'ils disent hein? Ça c'est ce qu'ils disent hein? Et c'est exactement la même chose Que ce que disaient les premiers d'entre les mouchriquins à l'époque du prophète Muhammad, a, Parmi les mouchriquins De Quraish Toutefois les premiers d'entre les mouchriquins Leur shirk était moindre Que le shirk de ceux qui font le shirk Aujourd'hui parmi les gens Qui adorent les tombes Leur shirk était moins grave Pourquoi Parce que les premiers parmi les mouchriquins, les anciens, quand ils faisaient le shirk, ils faisaient le shirk dans les moments d'aisance. Et dans les moments de difficulté et les problèmes, là, ils, ils vouaient à Dieu un culte exclusif et ils adoraient Dieu seul. Hein ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tandis que les mouchriquins qui sont venus après, comme les mouchriquins d'aujourd'hui qui adorent les tombes, parmi ceux qui se disent musulmans dans les pays musulmans, qui font des pèlerinages aux morts et qui adorent les morts et qui adorent les tombes, hein, et bien ceux-là, ils font toujours le shirk. Dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté, c'est pareil. Hein, ils, ils associent avec Allah... Hein, des hommes pieux, et ils les invoquent et ils leur demandent leur aide à chaque moment, à chaque instant, durant les moments d'aisance ou les moments de difficulté. Et donc le chèque dit que qu ce qui est obligatoire, c'est que tu aies un, un, une distinction et un discernement face à cette chose-là, à cette question-là et à ce sujet-là, que tu sois capable de bien comprendre comme il faut la différence entre la religion des mouchriquines et la religion des musulmans. Et que tu saches que la religion des mouchriquines, c'est pas la religion des musulmans. Donc, tu dois être capable de distinguer ces choses-là. Et tu dois savoir que quand dans des pays musulmans, des gens se tournent vers des tombes, se tournent vers, vers des tombeaux, se tournent vers des hommes morts et des, et des hommes pieux qui sont décédés, enterrés, et qu'ils demandent à ces êtres-là des bénédictions, ou qu'ils demandent à ces hommes-là de l'aide, ou qu'ils demandent à ces hommes-là la guérison, ou des choses de ce genre, eh bien... Tu dois être capable de savoir que ça, ce n'est pas la religion de l'islam, et que ça, c'est le contraire de l'islam, et que ça, c'est le shirk, et que c'est la religion des idolâtres. Hein? Hein? Ils ont remplacé les idoles par des tombes. Mais c'est la même chose qu'ils font avec ces tombes. C'est la même chose que ce que les Boucheikul faisaient avec leurs idoles à l'époque du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, au début, quand il pratiquait, il isolaterait le shirk autour de la Kaaba. La même chose. Et donc, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, est venu pour les inviter et les appeler au tawhid d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et abandonner le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala et laisser tomber le shirk avec Allah et il les a appelé à laisser tomber également les péchés et les désobéissances et euh, yani, ils ont opposé et répondu à cette invitation de la part du prophète sallam par le fait de se détourner de l'appel et par l'animosité et par le conflit et même par le combat Hein? et on a vu comment les Moucherikoun à l'époque du prophète ont essayé de combattre le prophète à plusieurs occasions hein? à la bataille de Badr et à la bataille de Uhud et à la bataille d'Ahzab et euh, yani, tout ça dans le but de défendre leur fausses croyances, dans le but de défendre leur fausse religion, et dans le but de s'accrocher à autre que Allah subhanahu wa ta'ala et à faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens, ils, parfois aujourd'hui on les entend des fois aujourd'hui qui parlent de la liberté hein, de religion, la liberté de croyance, hein, et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire même la liberté de croire en ce qui est faux, la défense de la religion qui est fausse, cette année d'adorer les statues, d'adorer les idoles, d'adorer les morts, d'adorer les tombes. Il pense que toutes les croyances sont équivalentes, que toutes les croyances sont égales, que de croire en, en le créateur de l'univers, c'est égal, équivalent à croire en des statues et en des hommes qui sont morts, et après à à des tombes, et des, à, à des images, et à des saints et à des trucs de ce genre. Eh bien, Bien entendu, ça c'est totalement faux. Et Allah wa ta'ala il a envoyé des messagers et des prophètes pour combattre ces fausses croyances et ces mensonges et ces égarements, et pour appeler l'humanité à revenir à l'adoration du Créateur, à l'adoration du Maître, à l'adoration du Dieu unique, et à laisser tomber tout ce qui est adoré en dehors de Lui. Et les messagers et les prophètes d'Allah ne sont pas venus avec l'idée que Tout le monde est libre et toutes les croyances sont égales et que tout est pareil et qu'il n'y a pas de distinction entre les religions, entre les gens qui adorent des morts et des saints et des tombes et des idoles et entre ceux qui adorent Allah seul et qui voient Allah un culte pur. Donc il y a une distinction entre les deux et jamais les prophètes n'ont appelé à la liberté et à l'équivalence entre ces euh, différentes fausses croyances et la religion d'Allah donc ça c'est un point important parce que c'est à ça que les kouffars aujourd'hui appellent hein, parmi les, euh, les laïcs et parmi les démocrates et parmi les gens qui appellent à toutes ces fausses religions et fausses idéologies euh, à l'époque actuelle et qui essayent de soumettre les musulmans à leurs fausses lois et à leurs faux systèmes et bien ça, ça rentre dans ces choses-là également Parce qu'ils font tout aujourd'hui pour essayer de stopper la dawa des messagers et des prophètes Eh bien à l'époque c'était la même chose et aujourd'hui c'est la même chose Ils ont tout fait à l'époque du prophète pour arrêter le prophète et ils l'ont combattu à plusieurs reprises hein, Tout ça pour défendre leur fausse religion Et aujourd'hui tu les vois De cette même manière Ils essaient de stopper la da'wah du tawhid De stopper la da'wah de la salafie Et de la sunna Et ils essaient de donner aux salafis Une mauvaise image partout dans les médias Et dans la télévision Et ils essaient de faire des amalgames Entre eux et entre les gens qui font des actes de terrorisme et qui font des actes de violence et d'agression contre les gens, et essayer de faire croire aux gens que ce sont des salafis, alors que les salafis sont innocents de ces choses-là, et innocents de ces actions-là, et qu'ils rejettent tout ça, de même qu'ils essaient d'appeler salafis les gens qui font des manifestations et des rébellions et des révoltes dans les dans euh, les pays musulmans et dans les pays non musulmans, alors que les musulmans salafis refusent ça et condamnent ça, et les savants de l'islam qui sont sur la voie des salaf. Et qu'on respecte et qu'on suit eh bien sont les premiers à condamner ces choses-là Et à défendre l'islam de ces fausses accusations-là Donc comment ces gens-là peuvent se permettre par la suite De nous accuser de cette façon Tout ça c'est pour essayer de salir l'image de la da'wa du torshid Et de la, la da'wa de la Sunna et de la salafia Mais Allah subhanahu wa comme il dit le Cher, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah a supporté son prophète Et il a donné la victoire à son prophète Sur les mouchriquines Et sur les et Jusqu'à ce qu'il ait même La victoire sur les gens de la Mecque Et qu'il conquit la Mecque hein, Et que les gens commençaient à entrer Dans la religion d'Allah en groupe hein, Et euh, Et aller donc Tout ce qui a rapport avec la dawa, ça indique donc cette signification-là. Ça indique donc cette signification-là et que la personne donc qui doit être appelée et la personne qu'on appelle, hein, c'est la personne donc qui, euh, yani, s'accroche à l'adoration des morts ou à l'adoration des étoiles ou des astres et, et que on doit cette personne-là, on doit l'appeler à autorigie dans l'adoration et on doit lui clarifier la signification de La ilaha illallah hein? Mais en ce qui concerne le fait que la personne Donc si la personne par la suite Elle fait un chef dans ar En plus du chef Dans l'adoration elle associe avec Allah Dans la, la seigneurie Et dans la souveraineté Et bien ça c'est un shirk supplémentaire Et dans ce cas là il devient encore Plus mécréant que le shirk des... Que les mouchriquines Et le, que les premiers kouffars Qui étaient à l'époque du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Hein, parce que euh, à notre époque On voit aujourd'hui des gens Qui se disent musulmans Et qui font le chiffre dans l'adoration Ils adorent les tombes et les morts et les saints Et en plus de ça Ils font même le chiffre dans Arrubouria Parce qu'ils pensent que leur chef Il a le contrôle de l'univers Et qu'il contrôle qu ce qui se passe dans le monde Quand il a atteint le degré de Kutb ou de Routh hein, Ou Kutb kutb Comme ils les appellent Ce sont des noms qu'ils ont donné à ceux qu'ils appellent les hommes invisibles, Rijalul et Ils croient que ce sont des hommes pieux et des saints qui ont des pouvoirs surnaturels, qui contrôlent le monde, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ont fait le shirk, même dans la souveraineté d'Allah et dans la seigneurie, en attribuant des attributs et des caractéristiques divines hein, à ces êtres humains-là. Et donc, ils ont fait même le shirk aussi dans à, à, à, à la al Sifat dans les noms et dans les attributs, parce qu'ils ont donné à des créatures des attributs divins, des attributs qui sont exclusifs à Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Et celui qui fait ça, eh bien, il a commis du shirk. Il a commis du shirk dans al sifat Donc, on voit que ces gens-là, aujourd'hui, parmi les Sofias et parmi les rafidah Hein, ils font ça Parmi les soufis, ils appellent leur chef, leur, leur, leur saint leur Qutb ou le rose Et ils les adorent en dehors d'Allah Et ils pensent qu'ils contrôlent le ils, ils connaissent le raid et ils contrôlent l'univers en dehors d'Allah Et la même chose pour les euh, Rafidah Ils croient que leurs imams hein, leurs, leurs douze imams ont des pouvoirs divins Des pouvoirs surnaturels Et qu'ils peuvent contrôler L'univers est contrôlé Les atomes Et que ce sont eux qui gèrent tout ce qui se passe dans le monde Et ils les invoquent Et ils les adorent en dehors d'Allah Et parmi ces gens là aujourd'hui Parmi les rafidats tu les vois hein? Qui font le shit dans les tombes et qui font des pèlerinages à ces tombes et qui construisent des mosquées sur les tombes et qui euh, font des mausolées qui élèvent les tombeaux et qui les décorent et qui leur mettent des grilles en or hein, des grillages en or et ils vont là-bas faire des vœux ils demandent à ces, pieux, à ces hommes pieux-là d'être exaucés et ils leur disent si tu nous exauces L'année prochaine, on va égorger un animal pour toi, ou bien on va donner un sadaqa, ou bien on va faire ci, ou on va faire ça. Hein? Et même dans les pays, ça c'est chez les, les Rafa, et chez les musulmans qui se prétendent être musulmans et qui se prétendent être soumis, Et eh bien tu trouves la même chose chez dans ces pays-là également, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Asie. Hein? Et dans, dans tous les pays musulmans Tu trouves ces exemples de shirk hein, Des gens qui adorent d'autres que Allah subhanahu wa hein, Et donc Ça c'est des formes de shirk akbar Et c'est plus grave encore Que le shirk C'est encore plus grave que Le shirk que les moucherikou à l'époque du prophète faisaient. Ils pensent qu'ils contrôlent Leur shirk contrôle le monde Et des choses de ce genre Donc son shirk il est plus grave que le shirk d'Abu Jahal et le shirk d'Abu Lahab et le shirk des mouchriquins à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa Abu Jahal connaissait mieux le tawhid et son shirk était moins moindre que le shirk de ces gens-là aujourd'hui. Ils sont tous, bien entendu, des mouchriquins et des koufars, mais le shirk des gens d'aujourd'hui est plus grave encore. Pour les raisons qu'on a mentionnées, parce qu'ils font le shirk Hein, avant, les premiers Ils connaissaient le tawhid Dans la Rouboubiya Ils savaient que Allah C'est lui, lui le seul qui crée C'est lui le seul qui donne le risque C'est lui le seul qui contrôle l'univers Mais ils ont fait le shirk Avec Allah subhanahu wa Dans l'adoration Dans le fait de craindre Dans le fait de créer autre que Allah Dans le fait d'espérer en autre que Allah Dans le fait de faire des jeunes pour autre que Allah Dans le fait de faire la salade pour autre que Allah Dans le fait de sacrifier des animaux pour autre que Allah Dans le fait de faire des vœux pour autre que Allah Et ainsi de suite Donc ça c'était leur shirk à l'époque Tandis que les mouchriquons qui sont venus après Comme les mouchriquons aujourd'hui Leur shirk c'est permanent Ils font le shirk dans les moments de d'aisance Et dans les moments de difficulté, avec les hommes pieux, et avec même des hommes qui ne sont pas pieux. Hein, parce que parmi les sophia, il y en a qui ont, ont pris des hommes comme étant des saints ou des hommes pieux, alors que ce sont des hommes parmi les plus pervers qui existent sur Terre. Et dans leur livre qu'ils ont écrit à propos des saints, Ou des hommes pieux Ils les décrivent parfois En disant que c'était des hommes Qui ne faisaient pas la prière Qui ne faisaient pas la purification Qui demeuraient dans les dépotoirs Et dans les déchets Avec les chiens hein, Et qu'ils euh, qu parfois ils montraient leur nudité hein, Et y a une, des choses de ce genre Donc ça c'est pour dire Que euh, ces gens là C'est des gens parmi les plus pervers Parfois certains de ces C là, il disait euh, qu'il rendait tout halal Même les, euh, les femmes Ils se permettaient de faire le zina Avec n'importe quelle femme Et ils ne considéraient rien de Saharam, il permettait même l'alcool Et tous les péchés pour eux C'était rendu halal hein. Pourquoi Parce que c'est des gens Qui euh, essaient toujours De justifier les péchés Qu'ils faisaient par des, euh, des explications Ou des raisons Soit des mystiques qu'ils se donnaient, et les gens disaient ça, c'est des gens qui font ça parce que ce sont des gens pieux. Hein? Imaginez comment les gens pouvaient égarer à ce point-là. Parce qu'ils disaient, lui, quand tu le vois faire le zina, il faut pas penser qu'il fait le zina, il ne fait pas le zina. Et quand il boit l'alcool, il ne faut pas penser qu'il boit de l'alcool. Lui, il boit, hein, pour lui, ce n'est pas de l'alcool. Ou bien quand il ne fait pas la prière, il n'a pas besoin de prier. Il a atteint le degré de la certitude donc il n'a plus besoin de prier maintenant. Hein, il est constamment avec Allah. Et ça, ce n'était pas euh, le commun entre les égarés parmi les soufis qui suivent la, la tariqa. Non, c'est ceux qu'il considère comme étant les plus élevés en degré parmi les soufis. Hein. Donc, euh, euh, parfois, ils, euh, ils vont donner l'impression, les soufines, euh, en apparence qu'à l'extérieur euh, ils sont en accord avec la charia, mais en fait, ça c'est seulement pour, pour attirer les débutants les nouveaux ceux qui ne connaissent pas vraiment la réalité du soufisme. Une fois que la personne est intégrée là-dedans et qu'ils ont réussi à me lobotomiser, et eh bien après ils vont complètement Euh, le, yani, il lui corrompt sa croyance et sa aqidah Et lui faire croire que le faux est vrai Et que le vrai est faux Et lui embellir même le shirk et le kouf Et lui faire croire que c'est quelque chose de bien hein, Parce que pour eux le tawhid c'est le shirk Et pour eux le shirk c'est le tawhid hein, Donc ils ont inversé complètement la religion d'Allah Donc ça c'est pour ça que le shirk il dit ici Qu'ils ont pris Un Même euh, comme, comme si pour dire que les mouchélicounes à l'époque du prophète sallam mais avant, ils prenaient les hommes pieux comme intermédiaire entre eux et Allah, ils faisaient le shirk avec les hommes pieux, tandis que eux aujourd'hui, euh, ils font le shirk non seulement avec les hommes, euh, yani non seulement avec les, euh, avec les hommes pieux, mais même avec les hommes pervers et les hommes même Donc leur shirk aujourd'hui est plus grave et plus mauvais que le chef des premiers parmi les mushikins. Et euh, tout ça, c'est à cause du fait qu'ils ont pris les choses à la légère dans la religion et parce qu'ils ont fait preuve d'arrogance et d'orgueil et qu'ils ont refusé d'accepter les bons conseils hein, et qu'ils ont fait du chef dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté aussi. Donc, il faut absolument que le croyant fasse attention à ce genre de choses et qu'il sache que. La définition du shirk, c'est de vouer à autre que à Allah une forme quelconque d'adoration. Soit de vouer à autre que à Allah l'adoration au complet, ou une partie de l'adoration. Ça suffit. Si tu offres à autre que à Allah une adoration, ça y est, c'est shirk. Hein? Et ça suffit pour dire que la personne, elle est kafir. Même si elle croit en... L'existence de Dieu et en sa Seigneurie Et que c'est lui le seul Maître, le seul Créateur Ça, ça ne suffit pas Qu'il accepte la Seigneurie de Dieu ou non Ça ne suffit pas hein et, et le prophète Mohammed Il n'est pas venu aux hommes, comme j'ai dit tout à l'heure Il n'est pas venu aux hommes pour dire aux hommes Croyez que Dieu existe Croyez qu'il y a ça. un Dieu unique Les gens croyaient déjà en ça Ils acceptaient déjà ça Le problème, c'est qu'ils acceptaient que Dieu existe Et qu'ils acceptaient que Dieu est unique Puis par la suite, ils prenaient entre eux et Dieu Des intermédiaires et des intercesseurs Et qu'ils adoraient d'autres Entre, ils adoraient d'autres qu'Allah Et aussi, ils, ils vouaient à autre que Allah des formes d'adoration Soit toute l'adoration ou quelques formes d'adoration Donc, Dans ce cas-là, peu importe L'état ou la situation de cette personne Même si elle reconnaît l'existence de Dieu Qu'elle reconnaît que Dieu est le seul maître le, le seul créateur Et ainsi de suite eh bien du moment que la personne commet le shirk Et qu'elle adore d'autres que Allah Et qu'elle appelle au secours autre que Allah Et qu'elle qu euh, fait des vœux Pien pour autre que Allah Et eh bien dans ce cas-là La personne est un kafir et un mushrik, Peu importe Hein? Et ça, c'est un point important C'est pour ça qu'on dit que les chrétiens Parce qu'il y en a qui disent mais Les chrétiens, ils croient en Dieu Les juifs, ils croient en Dieu hein? Et euh, il y a plein d'autres aussi Parmi les, les différentes euh, religions Des gens qui disent qu'ils croient en Dieu Oui, mais c'est des gens qui, qui disent croire en Dieu Comme les mouchericônes à l'époque du prophète Mohamed, ils disaient aussi Nous, on croit en Dieu <röstětstedes> si tu leur demandes la terre ils diront Allah. donc ils croient en Dieu, mais ils font du shirk. c'est à dire ils prennent ils offrent des actes d'adoration à honte à Allah et donc ça ça vient complètement détruire leur foi, même s'ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ça ça détruit leur foi en Dieu parce qu'ils n'ont pas adoré Dieu seul. C'est ça qui est important à comprendre Donc les messagers ne sont pas venus pour dire aux hommes Seulement croyez que Dieu existe Ça, ça fait partie de la nature de l'homme de croire en Dieu Même celui qui dit qu'il est athée Qui ne croit pas en Dieu Au fond de son cœur, il, il sait que Dieu existe Et il n'est pas capable de nier ça. C'est juste par orgueil qu'il refuse de le dire avec la langue. Hein il refuse de l'admettre avec la langue parce qu'il ne veut pas se soumettre à son créateur. Il veut pas, il est orgueilleux et arrogant, il est fier. Il refuse de se soumettre à Dieu. Mais au fond de son être, au fond de son cœur, il sait qu'il y a un créateur et que cet univers qui existe, il n'est pas créé tout seul. Mais il refuse de l'admettre. Donc ça c'est un cas, c'est une forme de coffre. Hein, parmi les koufars et les Mais oui. il y a une autre catégorie de ceux qui disent Oui Dieu existe, on reconnaît ça Mais ils adorent d'autres avec Allah Ça aussi c'est du C'est des koufars et des mouchriquines Et les chrétiens sont, ça rentre dans cette catégorie là Et les juifs ça rentre dans cette catégorie là Et les gens aujourd'hui qui se disent musulmans Parmi les soufiines et les rafidats Et d'autres également Qui prient des tombes et des saints Eux aussi rentrent dans cette catégorie là Parce qu'ils disent Dieu existe Oui il y a un Dieu mais il prie d'autre que Dieu avec lui. Là, ça c'est du shirk. Même si ce qu'ils ce qu avancent, c'est des prophètes ou des hommes pieux ou des anges ou des saints, tout ça, ça rentre dans le shirk aussi, et c'est ça qu'on va expliquer dans les cours prochains, Inch'Allah. Donc là, on a complété cette partie, maintenant on va lire euh, quelques questions Inch'Allah qui ont été posées au chef euh, à ce sujet-là. Oui, et euh, on a ce sujet-là et d'autres questions également. Donc là, on a terminé. Euh, on a terminé donc la lecture du, de, la, de cette partie-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah On va lire les questions qui ont été posées au shihr euh, par rapport à ce cours. Même si parfois les questions ne sont pas toujours euh, reliées au dars directement. لشيخ الزيد يجوز أن يقال لعالم قد أقام الله مفزعا للمسلمين والملاذا للمؤمنين الجواب هذا معناه صحيح مفزعا لهم في تحصيل حقوقهم عن طريق المحاكم الشرعية عن, عن طريق الإمارة ويفزع لهم الناس بإعطائهم حقوقهم وهذا معناه صحيح الدعاء لولي الأمر أن الله يجعله موفقا وأن الله يعينه على تحقيق حاجات المسلمين وأن يكون, وأن يكون إذا فزعوا إليه حققوا أو حقق طلباتهم من إقامة الحدود ومن جهة تخليص الحقوق ومن جهة ردع الظالم إلى غير ذلك لذلك Ça c'est ça c'est euh, la première question. On a posé la question au chef. Est-ce que on peut dire d'un Est-ce que c'est permis de dire à propos d'un savant euh, que Allah Ta'ala y aller? Euh, Est-ce que c'est possible de dire à un savant Allah vous a établi comme euh, quelqu'un qui aller euh, inspire la crainte pour les musulmans et Euh, est un, un genre de refuge pour les croyants et euh, il pose la question donc à cette personne euh, il pose la question à propos de de dire cette parole de dire cette parole à propos d'un savant et le chef il répond il dit ça la signification de cette parole elle est vraie euh, dans le sens que ce savant il fait peur euh, il fait il fait peur dans le sens que il fait peur dans dans, dans le sens qu'il inspire le respect aux gens du fait que euh, par disons qu'ils il les aide à obtenir leurs droits par la voie des tribunaux euh, de la euh, tribunaux islamiques du, euh, et aussi par l'inter par le, le moyen des dirigeants aussi du fait que euh, il fait en sorte que les gens re, re, euh, on, on leur donne leurs droits. Ça c'est une signification qui est correcte. Comme par exemple, ils, ils font des, des invocations pour le dirigeant, pour que Allah Taala leur donne le succès et pour que Allah Taala les aide à réaliser euh, les besoins des musulmans et également euh, pour qu'ils se précipitent à réaliser les demandes des gens dans l'établissement des peines et également. De, euh, de donner aux gens donc les, les droits qui leur reviennent et de repousser l'injustice lorsqu'il y a une injustice qui est faite. Donc il dit dans ce sens là c'est une signification qui est vraie et qui est correcte. question. Euh, عندما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفوا وتفرقوا ولم يؤمنوا به ولم يؤمنوا به رغم أن ما عندهم علم مثل اليهود والنصارى يعني أنكروا كما أنكر أصحاب الكتاب فتلك نفس الطريقة ما تقولون أحسن الله إليكم Donc on a posé la question au shaykh euh, La suivante, c'est-à-dire Allah s.a.w. il dit Ne soyez pas comme ceux qui ont dévié Et qui ont divergé Après que leur soit parvenu l'épreuve claire Il dit ce, ce, ce, ce verset est au sujet des juifs Et des chrétiens euh, De la même manière que on trouve Chez les gens de Quraysh euh, Lorsque le prophète s.a.w. leur est venu euh, Lorsque le messager s.a.w. leur est venu Ils ont divergé Et ils se sont divisés. Et ils n'ont pas cru en lui alors qu'ils euh, qu n'ont pas la science comparable à celle des juifs et des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont nié comme les gens du livre ont nié. De la même manière, que dites-vous à ce sujet-là Que Allah vous fasse du bien. Et il répond. أمززان لشيخ الجواب اليهود والنصارى هم الأساس في الشر وفي اختلافهم بعد ما جاءهم العلم فالله ينهى الأمة أن تفعل مثلهم لأن الجهال ما عندهم علم والنصارى وأشباههم ما عندهم علم فالله ينهى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تختلف كما اختلف أهل الكتاب بعد ما جاءهم العلم جاءتهم الطوراء جاءهم الإنجيل واختلفوا واختلفوا ومكتفوا بما أنزل إليهم وما اكتفوا بما أنزل عليه أما اختلاف الكفرة هذا اختلاف ليس له أساس اختلاف باطل اختلاف جهلة أاء يركزون عليها فإإإ l اخت المركز على شيء المركز na من. Donc le chef il répond il dit euh, les juifs ce sont les gens qui sont à la base du mal dans leur divergence. Après que la science leur soit parvenue Allah a interdit à la Ummah De faire la même chose que Que, que eux Parce que hein, les, les ignorants n'ont pas de science Et les juifs et les chrétiens Et les, et les chrétiens Et ceux qui leur ressemblent Également n'ont pas de science Et Allah a interdit à la Ummah De Muhammad sallallahu wa De diverger comme les gens du livre ont divergé Après que la, la science leur soit venue Hein, ils ont reçu la Torah, ils ont reçu Alinjil, et ils ont divergé. Ils ne se sont pas limités, hein, ils ne se sont pas suffis de ce, qui a été, de ce qui leur a été révélé. En ce qui concerne la divergence des Kouffars, ça c'est une divergence qui n'a pas de fondement. C'est une divergence qui est basée sur, hein, qui, qui est fausse, une, une divergence d'ignorance. Ils n'ont rien sur lequel ils se reposent et ils se basent. Hein? Donc, si on a été interdit de diverger alors qu'on se base sur quelque chose, alors le fait de diverger quand on se base sur l'ignorance, c'est encore plus interdit et encore plus grave que de, de, de, que de se diverger en se basant sur quelque chose qui est hein, révélé. Donc, ça c'est la réponse du Cheikh à ce sujet-là. Et euh, l'autre la que question, نفس البينات التي جاءت ha'ula هؤلاء هي التي جاءت هؤلاء يعني اهل الكتاب وكفار قريش الجواب لا البينات ما عندهم بينات ما عندهم الا الجهل واشباههم ما عندهم الا الجهل ما donc la question c'était les preuves claires qui leur sont venues qui sont venues à ceux sont les mêmes que celles qui sont venues à ceux-là, c'est-à-dire les gens du livre et les koufars de Quraysh. Le chèque, il répond, il dit, non, ceux-là n'ont pas de preuves claires. Ils n'ont pas de preuves claires. Ils n'ont que l'ignorance. Et il y a des choses de ce genre. Ils n'ont que l'ignorance. Ils n'ont pas de preuves claires. Une autre question qui a été posée ensuite, un s'occupe, « Nismati l'itlar kalimat isra'il yin وكلمة النصارى على المسيحيين هل هو من التمييع على أساس أن الناس ما تبغضهم وهل صواب أن يقول نصراني بدل مسيحي الجواب هذا استلاح بينهم اسم المسيحي يعني يعبد المسيح وأهل الكتاب المنتسبون الى التوراة والانجيل المهم ان المؤمن لا ينتسب ولا من من حتى عن الشرك il explique il Il dit euh, au sujet des gens qui euh, disent, par exemple, les Israéliens, au lieu de dire les Juifs, il appelle les Juifs les Israéliens, ou bien il appelle les Chrétiens les euh, les, les gens qui suivent le Messie, hein, ou qui adorent le Messie. Est-ce que ça, ça fait partie du Tamir, c'est-à-dire euh, le fait de vouloir euh, faire en sorte que les gens ne les détestent pas. Donc on change leur nom pour adoucir les choses, pour hein, diluer l'affaire. La, Est-ce euh, que ça c'est correct Est-ce que c'est correct de dire, dire Nassarani au lieu de dire Messiehi Et le chef il répond, il dit, ça c'est des noms qu'ils se donnent entre eux, euh, comme par exemple, al messichi ils veulent dire celui qui adore le Messie. Euh, et Al-Kitab, c'est les gens qui... Euh, yani, qui se réfère au, à la Torah et à l'Injil il dit qu'est-ce qui est important c'est que le croyant il ne se réfère ou il ne euh, s'identifie ni aux juifs ni aux chrétiens ni à quiconque qui ferait quoi que ce soit des innovations comme par exemple les Djamia et les Mautazila donc pour qu'il s'éloigne de toute forme de shirk et des gens du shirk et qu'ils s'apparentent, et qu'ils qu se réfèrent aux gens de la Sunna et aux Sahaba et ceux qui sont venus après eux, qui ont suivi la, la voie droite, la voie la plus droite, euh, ce sont eux qui sont les salafes salih. Ce sont eux qui sont les Une autre question qui a été posée ensuite, Ma hukm tasmiya ilaykum tarkuha awla li an la an yashtabih la bil asma' rahman wa nommer le se, se uh, serviteur du sayyid Hein, le serviteur du maître Donc euh, le chef il répond Il dit c'est mieux de laisser ça de côté Parce que c'est un nom qui euh, Peut impliquer euh, Différentes choses Parce que ça peut être donné euh, ça peut On peut dire d'un être humain Sayyid Et on peut le dire d'Allah Sayyid Donc euh, ça fait partie des Sayyid ça fait partie des noms d'Allah Mais c'est mieux de prendre comme nom un nom qui est clair comme par exemple tu vas dire Abdul Rahman Abdul Aziz Abdul Alim ça c'est mieux mais si tu dis Al-Sayyid c'est Allah le Maître c'est Allah mais c'est mieux de prendre des noms qui sont plus clairs pour pas qu'il y ait d'ambiguïté ensuite une autre question qui a été posée الجواب هو اشد بك الاختلاف Donc on a posé la question au cheikh est-ce que la divergence dans les fondements est autre que la divergence dans les branches de la religion et le cheikh il répond il dit c'est pire c'est quelque chose qui est plus qui est plus pire comme par exemple la divergence des Jahmiyah et de leurs semblables avec les gens de Sunna Euh, ça c'est dit, divergence dans les fondements euh, et c'est plus dangereux c'est plus grave euh, une autre question qui a été posée ensuite l'islam euh, ala an hada, al jawab al an min أنه أهل لذلك كأن استجل ونبه الناس يقال هو حجة هو, هو حجة الإسلام لعلمه وفضله والحجة الحقيقية هي القرآن والسنة بإجمع السلف ولكن يعبرون عن بعض العلماء لكثرة علمه حجة الإسلام يعني أنه إذا تكلم حجة yuqimul donc euh, on a posé la question est-ce que c'est permis de dire à propos d'un savant qu'il est la, la preuve de l'islam hujjatul islam <supra> uh, il, le cheikh il répond il dit ça c'est devenu hein, très courant à notre époque hujjatul <supra> islam il dit ça c'est euh, ça rentre dans la, les termes qui sont tolé, qui qui sont Euh, qui, qui rentre dans les, les, les questions qui ont rapport avec le, les termes qu'on tolère euh, si euh, par exemple euh, quelqu'un utilise comme euh, des arguments lorsqu'il parle euh, et, et qu'il a les, il, il fait partie des gens qui sont aptes à, à parler de certaines questions donc il ramène des preuves et euh, il, il euh, Il donne des informations aux gens. On dit de lui qu'il est la preuve de l'islam à cause de sa connaissance, à cause de son mérite. Hein. Mais la vraie preuve, en réalité, c'est le Coran et la Sunna, selon le consensus des Salaf. Mais les gens, aujourd'hui, ils, euh, ils disent d'un savant, parce qu'il a beaucoup de science, ils disent la preuve de l'islam. C'est-à-dire que lorsqu'il parle, il ramène des preuves, il établit les preuves. Donc ça c'est la réponse du chef. Donc dans le sens que c'est pas quelque chose qui est qui est euh, qui est nécessairement bon mais c'est les gens le tolèrent. parmi les expressions tolérées. Euh, la, la question ensuite <t en -t -en> الجواب من الذي لا يفتتن الحذر واجب نسأل الله وإياكم العافية الحاصل أن المؤمن يتجنب أسباب الفتن في الشرك والمعاصي جميعا ويحذر ولا يقول أنا جيد أنا مؤمن إلا إذا دعته الحاجة أن ينبههم فقط ولكن بغير مخالطة من غير تساهل بأنه يعني بانه يدعوهم إلى الله ويحذر شرهم بانه اذا خلطهم وتساهل معهم قد يجرونه الى باطلهم وقد تشتبه عليه بعد الشبه قد يزين له الشيطان الشبه او شيء من باطلهم ولكن يدعوهم الى الله ويحذرهم من الشرك وهو على الحذر ايضا صلى الله عليه العافيه Euh, il y a des gens, euh, ils, peuvent, ils peuvent être tentés ou éprouvés lorsque on lui dit, par exemple, un tel, euh, il a été glorifié par telle telle parole. Euh, Est-ce que ça c'est la même chose pour la personne qui n'est ne, qui pas tentée, qui, pas, euh, qui ne ressent pas de tentation ou des, qui n'est pas éprouvée lorsque on lui dit des paroles élogieuses ou des choses comme ça? Et le Cheikh, il répond, il dit, « C'est qui est-ce qui n'est pas éprouvé et tenté hein ?» Donc, il faut toujours faire attention, ça c'est obligatoire. Et qu'Allah ne nous épargne ainsi que vous-même. Et il dit, « Allez, qu'est-ce qu'il faut comprendre ?» C'est que le croyant, il doit toujours s'écarter de toutes les causes de tentation et d'épreuves, Dans le Cheikh, dans les péchés, hein, dans toutes ces choses-là. Et il doit faire attention de ne pas dire par exemple moi je suis bon moi je suis croyant hein, excepté si excepté s il le s'il y a un besoin qui te demande que euh, il aille pour leur parler ou leur donner des euh, des, des, des, des rappels ou des des, des, des notes des des, des pour aller leur donner des euh, Il y a des avertissements ou des choses comme ça sans se mélanger avec les gens qui font des péchés ou qui font euh, du, du, y du mal ou des choses comme ça sans, se, sans prendre ça à la légère non plus donc il va, il les appelle à Allah il, les averse, il fait attention à leur, au mal qu'ils font et il se mélange pas avec eux euh, il prend pas à la légère le mal qu'ils font pour que justement ces gens-là ne l'incitent pas à tomber avec eux dans le faux et parfois Il se peut que quelqu'un, par exemple, euh, il se fasse euh, attirer par certaines choubouhats et que le shaitan lui embellisse certaines ambiguïtés et certaines choubouhats certaines parmi les choses de leur fausseté. Hein, mais il doit les inviter à Allah et faire attention à leur shirk et faire attention également euh, à tout ce qu'ils qu ont comme choubouhats et ainsi de suite. Une autre question البلاد التي تكثر فيها القبورية تؤكل زبائحهم على أصل السلامة مثل إذا نزل بعض البلاد القبورية مثل مصر وباكستان له أن يسأل أو يكون على الأصل الجواب إذا كان صاحبه مسلم ما, ما ظهر منه الشرك لا يسأل أما إذا كان يتهمه يسأل ويحشى takže, on nám položil otázku, v zemích, kde je hodně obdivuji ztombe, je to tak. Je to tak. Je to tak. Je to tak. Je to tak. Je to tak. Je to Je to tak. Je to tak. Je to Je to Je to tak. Je to Je Je to du point de vue qu'ils sont sur la base, qu'ils sont des musulmans, et ainsi de suite, que donc c'est permis. Euh, lorsque certains d'entre eux, les gens vont dans les pays, par exemple certains musulmans vont dans les pays où les gens adorent les tombes, comme l'Égypte ou le Pakistan, euh, est-ce qu'il faut demander, ou bien on se base sur l'origine, c'est-à-dire on reste sur la base que ce sont des musulmans Et euh, le cheikh il répond, il dit si la personne elle est musulmane et elle n'a pas montré aucun signe de, de shirk, on n'a pas besoin de demander. Hein? Mais si tu si tu vois que la personne hein, elle est accusée dans le sens que on l'accuse de, de, de faire d'adorer des tombes ou des morts des choses comme ça, dans ce cas-là tu demandes, tu fais attention, tu, tu crains. Hein? Mais euh, a, ça c'est cité dans des pays où on a vu apparaître l'adoration des tombes. Mais si tu connais bien la personne, tu pas besoin de demander. Hein? Mais si euh, y a une, mais donc, mais si tu connais pas la personne, tu, tu peux demander, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est euh, la fin de cette partie-là. Donc on va s'arrêter ici pour euh, le cours d'aujourd'hui, inchallah. Puis on continuera. Lásmín frošenic insha'Allah Allah. Lásmín frošenic a Allah. a Allah. Barak Allah hufejkum ujjazakum mu għalikum urahmetullah i u baraketu. Wa Allah u usala mu għalikum